al adilla al-Shar'iyya, likafi talbifat al-Hizbiya, al-Mustamaat al-Islamia, et c'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, et euh, see, on a donné le titre à ce cours en français, Les méfaits de la démocratie. Donc on est rendu au cours 26, et on est dans le chapitre euh, où le Cheikh répond au d'arguments des chizbiïnes lorsqu'ils essaient de, de dire par exemple qu'ils euh, peuvent utiliser la démocratie comme un moyen pour établir la charia dans les pays musulmans. Donc nous on va répondre maintenant à certains points parmi les points qui sont mentionnés. Jusqu'à maintenant on a, on a euh, réfuté quinze parmi leurs arguments, euh, ou quatorze parmi leurs arguments, et aujourd'hui on va commencer le quinzième. قولهم أن النظام الديمقراطي الحر أفضل لنا من الدكتاتوري، مع أنه قد فرض علينا شيئا أم, أب... شئنا أم أبينا، وما دام كذلك، فلما فلما لا نتبناه ولو مرحليا ونستغله لصالح المسلمين والعمل الإسلامي. Donc, ils disent que le système démocratique libre est meilleur pour nous que le système dictatorial et ils disent que même si euh, la dictature, euh, même si le système démocratique a été imposé aux musulmans, ils disent que étant donné qu'il a été imposé, euh, pourquoi pas dans ce cas-là euh, ou pourquoi pas dans ce cas-là euh, l'utiliser et s'en servir hein, et adapter ce système-là étape euh, même si c'est pour le faire comme pour pendant une étape ou pour un certain moment, euh, pour l'utiliser pour le bien des musulmans et pour l'activité la, la, islamique ou le travail islamique. Et le il répond à cet argument là de la part de ces gens là. Il dit min minwajyn on leur répond, on leur répond de deux points de vue ou de deux façons. Eerst, we gaan dat het democratische die het is. Premièrement, we gaan naar de eerste partie de wat ze zeggen in deze in dit argument-là. Premièrement, ze dat het systeem democratie is dan het systeem de dictatuur. We dat we dat het systeem de democratie is meer dan het systeem de dictatuur. Al-Badil al is Islam? al-Badil al-Amzal, wat is Islam al-Hanif, fama yembarri en yuraddu bil-Baatil, balil-Wajib, en al-Baatil bil on pas c'est pas nécessaire pour nous, de base un système de pour s'enfuir d'un autre système, comme le système dictatorial. Parce que nous, on a l'alternative qui est la meilleure, c'est-à-dire l'islam, la religion de dil dîn ibrahim Donc, euh, c'est-à-dire l'islam al-Khanif, al Donc, il faut pas refuter le faux par le faux. Qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de détruire le faux par la vérité, c'est-à-dire par l'islam. Et donc il y a beaucoup de personnes par exemple qui disent dans les pays musulmans, euh, on doit euh, accepter <coughs> la démocratie. Puis ils prétendent que la démocratie c'est meilleur que la dictature. Et puis ils, ils prétendent que dans les pays musulmans, qu'est-ce qui se passe actuellement C'est de la dictature. Comme on a lu dans les paroles de al la semaine passée, Al-Qardaoui qui disait dans son livre « Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyyat ». Al wajibu voor de fi in de stappen die fardi dictatori il dit, c'est obligatoire pour le, le, le mouvement islamique dans les étapes qui vont suivre, ou s'en opposition avec le système, euh, individuel, dictatorial. Donc, euh, ça Et bien entendu, comme le chef il l'explique, le système démocratique c'est un système de couvre. Et comme certains, même certains coffres parmi les penseurs occidentaux, ils ont eux-mêmes dit que la démocratie c'est une forme de dictature également, sauf que c'est la dictature de la majorité, tandis que la dictature c'est dans un système dictatorial c'est la dictature d'un individu seulement, d'accord, un individu parmi d'autres. Et dans le système démocratique, euh, c'est la majorité qui impose sa dictature par le vote et par les élections, tandis que dans le système dictatorial, eh c'est les euh, dirigeants ou un, un dirigeant qui impose sa dictature à lui. Donc, Dans un sens, c'est comme si dans la, dans la démocratie, les hommes se battent sur des lois faites par les hommes, c'est-à-dire par les, les lois qu'ils ont votées ou qu'ils ont établies par les, euh, par les parlements, et ainsi de suite. Tandis que dans la, dans la dictature, eh c'est un individu en particulier qui va imposer sa loi euh, et qui va juger selon une loi qu'il a inventée lui-même. Et donc, en réalité, c'est comme si tu veux imposer un système euh, qui est faux et le remplacer, par, ou bien tu veux remplacer un système qui est faux par un autre qui est faux également. Et donc, le chef, il dit lui, il ne faut pas faire, euh, un, changer le faux par le faux, mais plutôt, il faut... Euh, changer le faux par le vrai et ramener, la, utiliser la vérité pour détruire qu ce qui est incorrect et qu est ce qui est faux. Et de plus, moi je rajouterais par rapport à qu ce que le cheikh a dit à ce sujet-là, comme on l'a déjà expliqué, et comme le cheikh lui-même l'a expliqué dans des chapitres précédents, c'est que dans l'islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous, a, il nous a enseigné, il nous a ordonné euh, d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si cette, ce dirigeant-là est un, un dirigeant injuste, Euh, dictateur euh, ou bien un tyran hein, et il nous a interdit de nous rebeller contre lui ou d'appeler les gens à la rébellion contre lui ou de faire des révoltes ou de prendre les armes contre le système ou contre le régime même si c'est un système dictatorial ou injuste hein. et donc ça, ça nous a indiqué que la foi de l'Ahl-Sunnati wal Jamaa c'est justement de ne pas euh, se rebeller de ne pas se révolter Donc ça, ça vient en même temps clarifier la situation par rapport au fait que ceux qui disent que le système dictatorial est moins bon que le système euh, démocratique, eh bien on dit nous en fait que même si euh, le système dictatorial il a des fautes, mais la façon dont on doit euh, le corriger et arranger les fautes qui sont dans ce système-là ou dans ce régime-là, ce n'est pas par Euh, la, la démocratie et ce n'est pas par la rébellion ou par les coups d'État ou euh, les autres méthodes que ces gens-là utilisent. D'accord Donc ça c'est y euh, en a juste pour dire. Et aussi parmi les coups il y en a qui euh, parfois prétendent que l'Islam est un système théocratique et que euh, l'Islam impose ou appelle à une théocratie. Et ça encore une fois c'est une fausse euh, compréhension par rapport à l'Islam puisque Une théocratie, ça veut dire que c'est une, une société ou un système dans lequel euh, les lois sont inventées ou fabriquées par euh, les hommes de religion ou les prêtres, hein, ou les évêques, ou les euh, des, des, des, des religieux. et Ils prétendent qu'ils ont une autorité divine et, ou bien qu'ils ont une révélation ou une inspiration puis ils pensent qu'ils peuvent rendre halal ou haram en dehors d'Allah. Et ça, c'est une autre forme de... Euh, mettre des associés avec Allah ta'ala dans la législation. Donc dans l'islam, ce n'est pas les hommes, les, les savants qui font leur, les lois, qui rendent halal ou haram, mais c'est uniquement Allah ta'ala et c'est par l'intermédiaire de la charia, par les textes de la révélation qu'on détermine ce qui est légal et ce qui est illégal, et non pas à partir des, euh, de qu'est-ce que des hommes décident ou jugent par eux-mêmes, par leur jugement. Donc ça c'est juste une autre clarification à ce sujet-là. Donc euh, ensuite le chéite dit Le deuxième point c'est qu'ils disent que le système démocratique, démocratique nous a été imposé. Donc le il dit ne vous pas. فإذا كان الحال ما ذكر فهذا شيء نعذر إن شاء الله عليه فقد أخرج, فقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجاوز الله عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه لشيخ الفيء و والمطلوب منا ان لا نعترف تطوعا بشرعيه الباطل و ان نرضاه بقلوبنا لان ذلك مستطاع لنا والله أعلم اعلم لشيخ يل يل يل يل يل يل Ils disent que le système démocratique, c'est un système qui nous a été imposé. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas choisi, on ne l'a pas choisi par nous-mêmes. C'est un système qui nous a été imposé par, par les gouvernements étrangers ou par les gouvernements occidentaux et qu'ils veulent nous forcer à l'appliquer. Et ça, c'est une réalité. Hein? Beaucoup des euh, pays occidentaux, ils essaient de nous forcer ou de nous imposer à accepter ce système et cette idéologie-là. Euh, toutefois, le chiche, il répond et il dit à ça, on leur dit à ces gens-là, craignez Allah, comme le plus que vous le pouvez. ma Ça, c'est un verset dans le Coran, c'est le verset 16, dans le surat Al-Tarabun. ma Et un autre verset qu'il mentionne, c'est le verset 256, euh, 286, pardon, dans le surat Al-Baqarah. Allah, s'il vous plaît, dit, la, yu kallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifuullahu nafsan illa busaha ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas sur une âme une charge qu'elle n'est pas capable de porter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas une charge qu'on n'est pas capable de porter. Et donc si quelque chose nous a été imposé et qu'on n'a vraiment pas d'autre choix ou d'autre euh, solution pour nous en échapper, et bien dans ce cas-là on est excusé comme le shaykh il dit, ça c'est qu ce qu'on appelle al-krah, c'est-à-dire qu'on est contraint de le faire. Et dans le cas de la contrainte, lorsque quelqu'un nous contraint à faire quelque chose par la force, eh bien, on est excusé dans des cas pareils. Comme le cheikh il dit, donc si le, la situation est comme la personne le décrit, comme il dit que c'est quelque chose qui nous est imposé, eh bien, comme l'imam Al-Hakim dans Al-Mustadra il a dit dans, euh, dans un hadith rapporté selon Abdullah ibn Abbasin, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa il va passer par-dessus les erreurs, les oublis et les choses que ma umma, euh, a été contraint de faire. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa il va, yani, euh, comment comment dit, euh, il va passer par-dessus dans le sens que il va pas, il va pas tenir compte des péchés qui ont été faits par la umma ou des choses qui ont été faites par la umma si c'est fait par erreur ou si c'est fait par oubli ou si c'est fait par euh, contrainte, sous l'effet de la contrainte. D'accord Donc ça c'est des points importants à comprendre. Euh, et allez, après le shaykh il dit, « Oul maploub ou minna ?» Donc qu'est-ce qui est nécessaire de notre part C'est de connaître hein, la vérité, de connaître qu'est-ce qui est faux, et euh, de reconnaître, euh, en se basant sur les bases de la charia, qu'est-ce qui est vrai et faux hein? Donc si on reconnaît que, que la démocratie, si on a la connaissance de, de notre religion et de ce qui s'oppose à notre religion, comme par exemple, euh, de la, on sait que la démocratie, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam et que c'est quelque chose de faux. Donc, si on nous l'impose, qu'est-ce qui est demandé de nous C'est qu'on ne l'accepte pas dans notre cœur et qu'on n'en soit pas satisfait. D'accord Parce que ça, c'est quelque chose que même si par exemple quelqu'un nous impose quelque chose physiquement, hein, il nous impose de faire quelque chose physiquement, mais que euh, dans notre cœur on, on est contre cette chose-là lorsqu'on le fait, et bien dans ce cas-là on, on est excusé. Toutefois si on est satisfait de cette chose-là lorsqu'on le fait dans notre cœur, et bien dans ce cas-là c'est sûr qu'on y y ne on sera pas excusé dans un cas pareil. Dans le sens que... Si par exemple quelqu'un prend une arme et il le met au bord de ta tête et il te dit Si tu te prosternes pas ou si tu si tu te prosternes pas devant l'idole ou si tu n'insultes pas l'islam, je vais te tuer. Et que toi, dans ton cœur, tu es contre euh, le fait de te prosterner à une idole et tu es contre le fait d'insulter l'islam. Mais tu le fais dans cette dans cette situation là uniquement pour être épargné hein, et pour sauver ta vie, Allah swt il, il a pardonné aux gens qui font des choses pareilles dans, sous la contrainte, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une personne qui est contrainte à faire quelque chose et qu'il fait alors que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, mais elle le fait et euh, elle est satisfaite de cette action-là dans son cœur ou de cette parole-là dans son cœur. Et ben dans ce cas-là, cette personne-là, elle, elle n'est pas excusée puisqu'elle a agréé cette action-là et cette chose-là, et elle, elle est satisfaite de cette idée-là. Et donc dans ce cas-là, <coughs> euh, elle n'est pas excusée de, du fait qu'elle est contrainte puisqu'elle est satisfaite dans son cœur. Et les pouvoirs ne sont pas capables de rentrer euh, dans ton cœur pour te forcer à être satisfait ou non. Donc toi, tu as quand même une indépendance et un contrôle sur ce qui est dans ton cœur, dans le sens que si eux, ils veulent te contraindre à accepter quelque chose de faux, tu leur dis avec ta bouche que tu acceptes, mais dans ton cœur, tu es libre de le rejeter. Et donc ça, c'est comme Allah s.a.w. il dit dans le frère, « إِلَّا wa qalbuhu mutmainnun bil iman", Donc, sauf ceux qui ont été contraints, alors que leurs cœurs sont en sérénité et en paix par rapport à la foi. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, c'est-à-dire de rejeter le faux. Et ça, ça nous indique encore une fois, comme je le redis, comme je l'ai déjà dit dans le passé, que euh, ça nous fait comprendre l'importance de connaître la vérité et le faux. Hein? Que même si, par exemple, on sait que euh, on est dans un pays non musulman, par exemple ici, et que euh, il, y a, il y a des choses qui sont contraires à l'islam et qu'on n'est pas capable d'appliquer de l'islam, le fait de le connaître et de le savoir, juste ça en soi, de savoir qu'est-ce qui est contraire à l'islam et de le comprendre, déjà ça c'est une ribada en soi, du fait qu'on va détester le mal et détester ce qui est contraire à la religion, même si on n'est pas capable de le changer et même si on n'est pas capable de, le, de, de faire en sorte qu'on applique qu ce qui est obligatoire pour nous dans certains aspects de la religion. Toutefois, la personne qui est ignorante de ces choses-là, ou qui ne sait pas qu'est-ce qui est contraire à l'islam, eh bien, cette personne-là, elle ne peut pas adorer Allah subhanahu wa taala dans son cœur par euh, en, en détestant cette euh, cette contradiction à l'islam, puisqu'elle pense que c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire à l'islam. Et là, c'est dans ce cas-là qu'on voit la supériorité euh, de la personne qui a la connaissance euh, par rapport à celui qui n'a pas la connaissance. البرزوري الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ماذا يسمى هذه الوليجية الشيخ ديانسي لكم نمو سيز قالوا إن تحقيق الأهداف الأهداف وصول حقوق المسلمين واجب ولا يتم تحقيق هذا الواجب إلا بالانتخابات البرلمانية فهي واجبة بناء على القاعدة المعمول بها Donc voici ce qu'ils disent ici, ils disent que de, euh, pour, être, pour euh, réaliser les buts et protéger les droits des musulmans, ça c'est qu'ils disent que ça c'est quelque chose d'obligatoire, de réaliser les objectifs et de protéger les droits des musulmans, c'est quelque chose d'obligatoire, et on ne peut pas réaliser ça, est on ne peut pas arriver à euh, réaliser nos objectifs et à protéger les droits des musulmans, excepté et un qu'est-ce qui est obligatoire et pour eux c'est les, les élections parlementaires donc ils disent que si dans ce cas-là la seule manière peut, par laquelle on peut atteindre nos objectifs et protéger le, les droits des musulmans c'est euh, les élections et donc, donc ils disent que dans ce cas-là c'est obligatoire de rentrer dans les élections et ils se basent sur une règle de fixe qui est bien connue nukar idaftir c'est-à-dire que si quelque, chose est, est, euh, si quelque chose est nécessaire pour, pour accomplir quelque chose d'obligatoire, si quelque chose est nécessaire, si tu as besoin de quelque chose pour accomplir quelque chose d'obligatoire, alors dans ce cas-là, cette chose-là, elle devient en elle-même aussi obligatoire. Hein Si tu peux pas établir ou, ou appliquer quelque chose d'obligatoire, excepté sans euh, une chose en particulier, alors cette chose en particulier, elle devient elle-même obligatoire, même si à la base elle n'était pas obligatoire en elle-même. Donc, euh, eux, ils essaient d'utiliser cette règle-là pour dire, on peut pas arriver à protéger nos droits sans la démocratie. Donc, Ils disent que si c'est obligatoire d'appliquer la démocratie pour avoir nos droits, donc la démocratie devient en elle-même obligatoire. Et le chef il répond à cet argument-là. Il dit Al-Jawabu ma'yu An-yuqal Inna ma'na hadheh al-Qa'idah Ayy sabab Inna ma'na Inna ma'na hadheh al huwa sabab mubah A'sluhu ila wa'jib والاخذ بهذا السبب المباح واجب اما المحرم اما السبب المحرم الانتخابات البرلمانيه فلا يقول عالم بانه ما لا يسمى الواجب الا به فهو واجب وهذا في الحقيقه جاهل او تجاهل او واحلاهما مر واحلاهما مر لا شيء ال Euh, il dit premièrement, la réponse à, cette, euh, à cet argument-là, c'est de répondre de la façon suivante. La vraie signification de cette règle qu'on vient d'expliquer, « Malayatim wajib illa bihi ce pas comme eux, ils l'expriment. La, la vraie définition de cette règle, c'est quoi C'est toute cause qui est permise en elle-même, qui t'amène, qui, qui, qui, qui est disons, nécessaire pour établir quelque chose qui est obligatoire, alors cette cause qui est permise, elle devient obligatoire elle aussi. Mais la condition pour qu'elle puisse, qu puisse être obligatoire, c'est qu'elle soit permise. C'est-à-dire que, euh, supposons, je vais, donner, je vais vous donner une exemple, un exemple pour essayer de vous faire comprendre pour que ce soit plus clair. Euh, euh, Tu veux faire la salade. Euh, faire le wudu, c'est une condition pour faire la salade. C'est pas obligatoire de faire le wudu quand c'est pas le temps de la salade. Quand, quand c'est pas le temps de la salade, c'est pas obligatoire de faire le wudu. Quand, quand c'est pas la salade, c'est pas obligatoire de faire le wudu. Mais, du moment que tu. Euh, je veux faire la salade et que le temps de la prière est entré, là, le wudu devient une condition, c'est une condition pour pouvoir faire la salade. Donc, puisque tu ne peux pas faire ta prière, qui est obligatoire, sans faire ton wudu, alors le wudu en lui-même devient obligatoire à ce moment-là aussi. D'accord Ça, c'est un exemple. Donc, tout ce, qui est tout ce qui est une condition, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire quelque chose d'obligatoire, ben, il devient lui-même obligatoire, même si à la base il n'était pas obligatoire. Donc, par exemple, tu dis, tu veux, comme les, ces gens-là, les états ils disent, on veut arriver à défendre les droits des musulmans. Et ils disent que, donc, dans ce cas-là, euh, on va utiliser la démocratie. La démocratie, c'est un moyen pour arriver à défendre les droits des musulmans. Le problème avec ça, c'est que ce moyen-là, il n'est pas, il, ce moyen, c'est quelque chose qui est haram, d'accord Donc, t'as pas le droit de l'utiliser pour prétendre que tu veux pour prétendre de vouloir défendre les droits des musulmans c'est comme par exemple euh, si par exemple je sais pas moi quelqu'un euh, bon ça ça rapporte un petit peu aussi avec la question des des moyens et des des objectifs et des intentions hein. tu peux pas faire, passer par quelque chose de haram dans le but d'arriver à quelque chose de halal avec hein. parce que il faut que le moyen que tu utilises pour arriver à ce halal soit ou à cette obligation soit halal en lui-même. S'il n'est pas halal, dans ce cas-là, on ne peut pas l'utiliser. Donc, cette règle-là, elle est limitée, en fait, par le fait que le moyen que tu utilises pour arriver à faire cette obligation-là, il faut qu'il soit en lui-même mubah. Et ce n'est pas le cas de la démocratie. Donc, ça revient toujours à la même shubha que la shubha des moyens. Le chef dit « Amma sabab al-muharram » Donc, en ce si qui concerne un, un, un moyen qui est interdit en lui-même, alors tu n'as pas le droit de l'utiliser euh, pour arriver à ton objectif. Et celui qui dit ça, il a dit une parole d'ignorance. Ou bien il fait semblant d'être ignorant, ou bien les deux. Hein, et les, le, le, le, le, le plus sucré des deux est amer. Hein, ça, c'est une expression en arabe. Le, sucre, le plus sucré des deux est amer. Ouais. Le Cheikh il dit euh, comme dix-septième argument et ça c'est le dernier point en fait, il n'y a pas d'autres arguments des isbiers qui sont mentionnés dans le livre après celui-là. C'est le مع الأحزاب العلمانية من من بعثية أو اشتراكية أو من بأدلة منها en de eerste plaats van de nabie, salallahu alayhi wa sallam, al-Yahoud al-Mu'ahada. Dus, argument numéro 17, ils, ils essaient d'utiliser comme preuve quand ils font des alliances avec des groupes, euh, des, des partis politiques laïcs, ou des partis communistes, ou socialistes, hein, ils font des alliances avec des, des partis de, de, de ces tendances-là, Et puis, il essaie d'utiliser comme argument pour justifier ça, le fait que le prophète, à son époque, avait fait des alliances avec les juifs. Et le cheikh il répond à cet argument-là en différents points. Donc, on va lire ça ensemble. Le cheikh il dit, « الجواب من ناحية ثبوتها من ناحية ثبوتها قال شيخنا ربيع ابن هادي المدخلي هذه المعاهدة قد أوردها ابن هشام في السيرة وكذلك أوردها غيره بدون إثناد ولعل ما رد ذلك إلى قوة شهرتها التي تغني عن إسنادها مع أن كثيرا من فقراتها وردت في دواوين السنة في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث جابر وأنس وما يدل على وقوعها قلت يؤخذ من هذا أن هذه المعاهدة لم يعرف لها سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرض ثبوتها ففيها دليل واضح ala jawaz almu'ahadat ma'a ghayr almuslimin wa le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eux ils disent que c'est un argument pour eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des alliances avec les juifs et euh, c'est qu'ils ont fait des pactes et des ententes et le chef, il répond il dit premièrement Sur le plan de l'authenticité la, de, de cette euh, entente ou de ces pactes avec les Juifs, euh, il cite les paroles du chef Rabi Ibn Hadi Al-Madhali. Il dit que ces, en, cette entente ou ce, ce pacte qu'il y avait entre les musulmans et euh, les Juifs ou entre le prophète Salaam et les Juifs à l'époque euh, ont été rapportés par Ibn Hisham dans le livre de Sirah qu'il a écrit. Euh, Sirah euh, Sirat Ibn Hisham, c'est un livre très célèbre. Euh, au sujet de la biographie du Prophète, alayhi wa sallam, de même que ça a été rapporté également par d'autres historiens, ou euh, par d'autres personnes qui ont rapporté ces événements-là sans Isnad, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chaîne de narrateur ou chaîne de transmission euh, pour rapporter ces, ces histoires-là. Le chef dit toutefois qu'il est possible que la raison pour laquelle ces histoires-là ont été mentionnées sans chaîne de transmission, C'est à cause de leur popularité et de du fait qu'elles sont répandues, elles sont très célèbres ces histoires. Et donc ça nous épargne d'avoir à mentionner leur chaîne de transmission, étant donné qu'elles étaient tellement répandues et connues. Euh, et sans, sans compter que également plusieurs des articles de de, de ces ententes-là avec les Juifs ont été rapportés dans les textes de la Sunna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 Donc ça, c'est un, un livre à ce sujet-là, et euh, il a mentionné ça. Donc, le Cheikh Hazan ibn Qasim al-Raymi, il fait un commentaire au sujet de la parole du Cheikh Rabia, et il dit, on peut tirer de cette, euh, cette citation-là, du Cheikh Rabia, que ces ententes qui étaient faites avec les Juifs à l'époque, euh, n'ont pas été rapportées, la plupart, par des, euh, chaînes de, avec des chaînes de transmission jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais même si elles étaient euh, vraiment authentiques, hein, et, étant donné que si on, si on suppose qu'elles sont authentiques et que c'est transmis de façon euh, euh, fiable, et bien dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une preuve claire de la permission dans l'islam de faire des ententes de paix ou des contrats ou des pactes avec des non-musulmans dans le but de se porter euh, de l'aide les uns les autres, de se porter secours entre, euh, entre nous, c'est-à-dire entre eux et les musulmans, et de chercher leur aide contre le, contre la, dans la guerre contre d'autres koufars qui sont des koufars qui font de la transgression. C'est-à-dire qu'il y a une preuve dans ça qu'on a le droit de demander l'aide des Koufars pour combattre d'autres kouffars. أدخل الشيخ كم الزيكم دوزيان إن بنود هذه المعاهدة تخالف مضمون التحالف الموجود بين الأحزاب السياسية فمما تضمنته هذه المعاهدة ما ذكره ابن هشان في السيرة النبوية حيث قال وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخافون فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف التحالف الذي بين الأحزاب السياسية فالمرجع عند الاختلاف هو التصويت والرأي والرأي الآخر والأخذ بالرأي الأغلبية وإن هذه وثالثا هذه المعاهدة ليس فيها تنازل عن أي أمر من أمور الإسلام وهذا بخلاف التحالف بين الأحزاب السياسية ففيها تنازلات كثيرة تقدم ذكر شيء منها فظهر من ذلك بطلان الاستدلال بهذه المعاهدة على جواز عقد التحالف بين الأحزاب السياسية Donc, le chef, il dit comme euh, pour, pour expliquer qu ce que j'ai dit à ce sujet là, comme deuxième argument, j'ai cité le deuxième et le troisième point, c'est qu'il montre les différences qui existent entre les ententes qu'il y avait entre les, les à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les juifs et, les, et euh, les musulmans et les ententes qui se font aujourd'hui entre les partis politiques, soi disant islamistes et les partis laïques et les partis euh, socialistes, et ainsi de suite. Il n'y a aucune comparaison possible à faire entre ces deux formes d'alliance-là. Parce que, premièrement, euh, ils disent, par exemple, que, allez, euh, le chef, il dit que les, les, les, les articles de, de, de l'entente qui avait été fait avec les juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, entre les différents, euh, entre les musulmans et les koufars, quand on regarde dans Sira, on voit que les articles étaient totalement différents, parce que les partis politiques aujourd'hui, quand ils font des partis politiques islamiques et qu'ils de demandent de faire des alliances avec des, des partis socialistes ou des partis laïcs, eh bien quand ils ont des divergences entre eux, ils jugent ou ils essaient de régler leurs différences euh, en retournant au vote et en retournant à la majorité ou en retournant au principe de la laïcité tandis que à l'époque du prophète sallam comme c'est mentionné dans Sirat Ibn Hisham, c'était mentionné que lorsqu'il y avait une dispute ou un désaccord entre eux et ils craignaient une corruption ou quelque chose de mal ils avaient écrit dans les chaffes dans l'entente la, dans la, dans qu'ils avaient prise Parmi les articles qu'ils avaient mentionnés, il y avait comme condition qu'ils devaient retourner à Allah et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en cas de divergence ou de désaccord. Donc, ça, c'est une grande différence euh, entre euh, les pactes qu'il y avait entre, euh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque euh, actuelle. Les gens, comment ils font des euh, ententes avec les kufars et ils, euh, ils ont des conditions dans lesquelles ils retournent au jugement du tarot au lieu de retourner au jugement de l'islam. Donc il n'y a pas de comparaison à faire entre ces deux euh, formes de pacte et d'entente-là, et le chèque, il dit également que les ententes aussi, euh, à l'époque du prophète salam, lorsqu'il faisait des ententes, il n'y avait pas de compromis qui était faits sur les principes de l'islam. Contrairement aux pactes et aux ententes et aux alliances qui sont faites avec les Koufad, entre les partis islamistes et les partis laïques et socialistes et autres, euh, ces partis-là, quand ils font des, des alliances entre eux, eh bien ils forcent les, les partis islamistes à faire plein de compromis dans la religion et des choses qui, même, demandent à, des ils demandent à ces partis islamistes-là de… Même laisser passer des choses qui rentrent dans des aspects d'opposition de, totale avec, euh, avec l'islam. Et donc on voit clairement ici la, la fausseté de leur argument lorsqu'ils prétendent qu'ils se basent sur l'exemple du prophète sallam, dans ses ententes et dans ses pactes avec les, euh, les juifs de son époque. Après le chef de Ziwa, Daniel, Hilf sallallahu alayhi wa sallam. Comme deuxième exemple aussi, il se base sur l'entente et le pacte qu'il y avait entre le prophète sallallahu alaihi wa sallam et Khuza'a. Khuza'a c'était une tribu. Une autre tribu, le prophète sallallahu alaihi wa sallam avait fait une entente avec eux. Et le sheikh il répond à cet argument-là. Il dit, « al فهو تعاقد على المناصرة والتعاون في الحرب والسلم وثالثا إن هذا التحالف كان نتيجة لضعف الحاصل في صفوف المسلمين ورابعا اختلاف مضمون ما, ما يقوم عليه التحالف الآن عن مضمون حلف, حلف خزاعه فبنود اتفاقية الأحزاب السياسية سبقت الإشارة إليها أما بنود حلف <clarify /tries> le chef, il dit, euh, deuxièmement, que, bon, pour répondre à la, à la question de l'alliance avec Khuza'a, il dit premièrement, on dit que, certains ont dit que ce sont des musulmans, que Khuza'a c'était une tribu musulmane. Donc, on peut refuter tout de suite cet argument-là en mentionnant le fait que c'était des musulmans. Deuxièmement, si on prétend que, on, ou on suppose que ce sont des gouffards, des euh il faut mentionner que cette entente avec eux, était uniquement une entente pour le fait qu'ils se portaient en secours les uns les autres et ils cédaient dans les questions de guerre et de paix. Donc ça se limitait à des questions de guerre et de paix, et après le chef il dit que, comme troisième point, ces formes d'alliance euh, étaient Euh, faites à cause d'une faiblesse qui était dans les rangs des musulmans à l'époque, que les musulmans étaient, étaient faibles et donc ils ont eu recours à ce genre d'alliance-là. Et quatrièmement, euh, il y a, comme on a expliqué pour le premier point euh, de l'alliance avec les juifs, il y a une différence aussi à ce sujet-là. Ici, c'est que euh, les alliances, les articles de l'alliance qui étaient faits, de l'entente qui était faite fait, avec Joseph, Euh, ils n'avaient pas parmi les, les articles, les articles il n'y en avait aucune qui venait en opposition avec les fondements de l'islam pour dire qu'on devait euh, par exemple faire des compromis ou laisser tomber une, quelque chose de vérité ou être satisfait de quelque chose de faux et de, de venir de, donc d'être en opposition avec les fondements de la religion musulmane. Contrairement aux gens qui font des gens d'alliance avec les koufars et les mouchrikines aujourd'hui, et qui, en, qui vont en opposition avec les principes et les fondements de Al-Wala ou Al-Bara, et qui euh, donc s'unissent entre eux avec des kuffars et des mouchrikines sur des principes qui sont totalement en contradiction avec le Tawhid et les fondements de l'islam, et qui disent aux koufars par exemple, comme des groupes à Montréal et ailleurs, en Europe aussi, ils disent « Non, nous sommes d'accord avec vous sur la démocratie, nous sommes d'accord avec les couffards sur la, la laïcité, nous sommes d'accord avec les couffards sur euh, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme, et tous ces principes-là, sans aucune euh, clarification, sans aucune restriction, sans aucune limite. Et donc, de dire les choses de cette façon-là, c'est absolument, bien entendu, c'est absolument faux. ثالثا جوار, جوار المطعم ابن عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف تقل مكة في جوار المطعم والجوار لم يكن فيه تنازل واحد وان ذلك كان في حالة الضعف وعدم النصير المؤاذر Donc, le Sheikh, il dit comme troisième exemple, euh, le fait que, le, euh, que le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était rentré sous la protection de Mat'am ibn Ibn Hadi. Donc, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Ta'if, il est rentré à Makkah sous sa protection. Alors, la réponse à ce sujet-là, c'est quoi? C'est-à-dire que Mat'am ibn Adi, il est rentré à Makkah avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, j'offre je donne à, au prophète, sallam, ma protection, je ne, je ne, permets à personne de, lui, de le toucher. Hein? Donc c'est, c'est, c'était un mouchrik, et il a donné la protection au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La réponse à cet argument-là, c'est que premièrement, il n'y avait aucun compromis dans ce, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cet événement-là, ou dans cette situation-là, il n'y a aucun compromis là-dedans. Deuxièmement, euh, c'était une situation de faiblesse dans, dans laquelle le prophète Salam était et euh, il n'avait personne pour le supporter ou le défendre, le défendre euh, à l'époque. Et donc, il euh, n'y a, a rien qui est contraire à l'islam dans cette, dans cette activité-là ou dans cet événement-là. Et on ne peut pas comparer ça avec ce que font les partis islamistes aujourd'hui lorsqu'ils s'allient avec les euh, partis socialistes et par, avec les partis communistes. Et c'est comme vous pouvez voir actuellement, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les manifestations pour la Palestine et des choses de ce genre, vous allez voir que les manifestants qui marchent dans les rues, euh, ils, ils le font au nom, au, au nom des associations, comme par exemple, euh, Unité euh, Palestine, Juif Palestine, l'Union Juif Palestine, ils font des, des associations comme ça. Euh, ou les Palestiniens juifs unis il y a des associations qui s'appellent comme ça, juifs et Palestiniens unis, euh, il y a aussi des associations euh, qui participent aux manifestations avec les, les, les, les, les autres organisations palestiniennes, comme par exemple euh, les groupes qui sont des groupes communistes, il y a des groupes socialistes, il y a des groupes anarchistes même, athées anarchistes, qui vont marcher contre euh, Israël avec les, les, les gens qui vont qui vont soi-disant, au nom de l'islam, marcher dans les rues. Euh, il y a aussi des groupes euh, de toutes les tendances hein, qui vont marcher avec eux. Et même que, euh, je ne sais pas si c'était à Calgary ou quelque part dans une des villes au Canada, il y a même un groupe d'extrême droite raciste qui, qui, est, qui est même parti marcher avec les manifestants Euh, dans les marches pour la Palestine, ils sont allés participer avec les autres manifestants. Et c'est pour ça, c'est ça le malheur, c'est que ces gens-là, ils s'allient avec, ces, ces islamistes, ils s'allient avec n'importe qui, même avec les Rafida, les Shi'a Rafida. ils vont marcher avec eux, avec Hezbollah et d'autres groupes comme ça. Hein. Donc, c'est pour dire qu'ils font des alliances avec n'importe qui et ils s'allient avec n'importe qui. Et... Euh, et, et, et en fait c'est des alliances qui détruisent, qui viennent détruire en réalité ce qu'ils essaient de construire eux-mêmes. Donc c'est pas logique pour quelqu'un qui prétend vouloir établir l'Islam de s'allier avec des gens qui vont, qui eux veulent la destruction de l'Islam et que tu penses que toi tu vas marcher avec eux pour une cause alors qu'eux, ils prétendent vouloir, eux aussi, aider cette cause-là, alors qu'ils sont contre la cause la plus importante de, parmi ces causes-là, c'est-à-dire la cause d'Allah s.w.t. Donc comment tu peux t'allier avec ceux qui veulent justement opposer la religion d'Allah s.w.t. et marcher avec eux. Donc ça c'est des exemples comment ces partis islamistes-là, ils sont en train de faire des compromis justement à cause de leur attitude contradictoire, Parce que lorsqu'ils s'allient avec ces gens-là, par la suite, ils ne peuvent plus dire la vérité. Puisqu'ils craignent de blesser les sentiments et les émotions de leurs alliés parmi les koufars. Et ils vont même pas par la suite oser même dire le mot koufars, parce que justement, ils sont alliés avec eux. Hein, ils vont dire, ben, on ne peut pas les traiter de koufars, ce sont nos alliés. Et donc, ils vont détruire leur da'wah, en réalité, par la suite, parce que s'ils veulent appeler au tawhid, Et à l'islam et qu'ils ne peuvent pas distinguer entre qu'est-ce qui est Kouf et qu'est-ce qui est Iman, et eh bien comment ils vont appeler les gens Allah ilaha, illallah » et à Muhammad Rasoul Allah sans faire ces distinctions-là, c'est impossible. Donc euh, comme, comme quatrième exemple et c'est le dernier exemple que le chef mentionne ici, euh, c'est l'exemple de Sulh al-Hudaybiyah, euh, le pacte de al-Hudaybiyah, l'entente qu'il y avait eu à l'époque. صلى الله عليه وسلم أطلق المسلمين والمشركين de مكة الشيخ يقول على ستة عجمالة يقول الجواب لم يكن في الصلح الحديبيه تنازل جوهري كحال المحالفين مع الأحزاب فمما جاء فيه بدل الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم أما عدم كتابة رسول الله Sallallahu alayhi wa sallam, zal ik dat niet de handen die een rissaal, een rissaal, een Premièrement, quand on regarde l'entente qu'il y a eu, l'entente de paix avec euh, les mouchriquies dans l'entente dal al hein, il n'y a pas eu aucun, euh, aucun, aucun compromis dans les fondements de l'islam. Euh, contrairement à, à la situation euh, dans laquelle on retrouve les partis islamistes aujourd'hui, qu'ils font des compromis dans les fondements de la religion musulmane, et dans les principes même de la, qui sont à la base de l'islam et du tawhid. Donc ça, on ne retrouve pas ça dans Sulh al-Hudaybiya » et euh, l'exemple, par exemple, que le fait que le prophète, quand il a euh, fait le pacte avec eux, il avait écrit « Bismillah rahmanir » et les mouchriquins s'étaient objectés et ils ont dit « Non, écris pas Bismillah rahmanir rahim on ne connaît pas Ar-Rahman » Donc, ils ont dit, on ne veut pas reconnaître Ar-Rahman, donc écris plutôt Bismillah c'est-à-dire en ton nom au oh Allah. Et donc, le prophète sallallahu sallam a dit d'accord, au lieu d'écrire Bismillah, ar rahman rahim il a écrit Bismillah Donc, c'est la même chose en réalité, sauf que, euh, étant donné qu'il ne voulait pas accepter Ar-Rahman ir-Rahim, il a écrit Bismillah Allahoum. Donc, il n'y a pas vraiment de, de compromis là-dedans, puisque c'est équivalent, c'est la même chose. Ensuite, Euh, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit, euh, Rasulullah, lorsque Ali avait écrit, en fait c'était Ali ibn Abi Talib qui écrivait, et il avait écrit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, de la part de, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, euh, les mouchriquins se sont objectés encore une fois et ont dit non. Si c'était le messager d'Allah, si on croyait que si on croyait que c'était le messager d'Allah, eh bien, on ne t'aurait pas combattu. Donc, écris pas euh, « Messager d'Allah ». Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans ce cas-là, il a dit « Par Allah, je suis le Messager d'Allah, même si vous me traitez de menteur. » Écris « Mohamed, fils de Abdullah ».« Fils de Abdullah ». Donc, ça, c'était euh, pour dire que le fait qu'il écrivait, par exemple, en euh, yani Mohammed ibn Abdullah, dat betekent niet dat hij niet is Allah. Dus is geen compromis daar ook En de sheikh zei, om de punt, wat er in die Allah jaar وترخ... وترسخ... وترسخ الديمقراطيه والتعدديه الحزبيه وبعد هذا و فهذا استعراض لمجمل شبه الدعاه الانتخابات تم بحمد الله وتوفيقه وتفنيد... تم تفنيدها من كتب واشرطه اهل العلم بقول شيخ دي كوم دوزيام Euh, il y a eu un grand bienfait dans, les, euh, dans cette entente-là qu'il y avait entre les musulmans et les mouchidikines à l'époque. Et parmi ces bienfaits-là, il y a que on a eu le respect des droits euh, dans des droits d'Allah, enfin, Euh, des obligations d'Allah, parce que les musulmans étaient capables par la suite de pratiquer leur religion avec la liberté, avec plus de, de, de liberté, et non seulement ça, mais c'est que pendant dix ans, ils ont été capables de faire un da'wah et d'enseigner aux gens la religion d'Allah, et à la fin on a vu les conséquences de ça, ça a été que il y avait eu vraiment euh, une grande propagation euh, par la suite de l'Islam. Euh, parmi euh, les musulmans, et que les mus, le, le nombre de musulmans avait augmenté, donc beaucoup de gens sont rentrés dans la religion d'Allah Donc ça c'est un bien, et si on regarde, euh, yeah, les, on compare avec les alliances que les shifpiyin font avec les partis socialistes ou les partis euh, laïcs et les autres partis démocratiques, on compare euh, ce qu'ils font comme alliance avec eux, et qu'est-ce que le prophète François avait fait comme alliance avec les Mouchilekines ou comme pacte ou entente avec eux, et on voit qu'il n'y a aucune comparaison dans les conséquences et dans les bienfaits euh, de ces deux formes de pacte et d'alliance-là, en, en comparant les deux, on voit tout de suite que euh, c'est le contraire chez les Chéphines aujourd'hui, puisque le chef il dit, où est-ce que tu vois dans les alliances que ces gens-là font aujourd'hui Où est-ce que tu vois qu'ils viennent défendre et qu'ils viennent euh, et aller aider la cause de l'islam Il dit, c'est le contraire qu'on remarque aujourd'hui, qu'ils viennent plutôt euh, ancrer encore plus fort et donner la, le support encore plus à la démocratie et au multipartisme, hein, et non pas à l'islam. Donc c'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils défendent plus le système démocratique que l'islam et ils défendent plus la, le multipartisme que l'islam. Donc, c'est ça qui est malheureux. Et donc, le il dit, on a complété maintenant euh, la réputation de la plupart ou de, des plus importantes euh, parmi les choubahs que ces gens-là euh, utilisent pour appeler à la démocratie, par la grâce d'Allah, et par euh, donc euh, par la suite, donc par son succès. On, a détruit et réfuté leurs arguments en se basant sur les livres et les cassettes des savants de l'islam Donc, hij euh, dit pour terminer que ces gens-là n'ont pas d'autre choix maintenant que de revenir à la lumière du Qur'an et de la Sunna et de leur compréhension par la compréhension des salafs salihs parce que la vérité, on la reconnaît on la reconnaît par elle-même, c'est-à-dire on ne reconnaît pas la vérité par les Hommes, mais on reconnaît les Hommes par la vérité. J'espère que ça a été clair pour les points ou la réputation des, des arguments de ces gens-là. Maintenant, le chef il a mentionné par la suite quelques points, qui ont deux points par la suite qui ont rapport avec Euh, le sujet. Le premier point qu'il mentionne, c'est dans Al-Faslur al-Raber, c'est Al-Badil, c'est-à-dire l'alternative. c'est le point numéro 4, dans le chapitre numéro 4, et c'est pas euh, très long. Et ensuite, le point numéro 5, c'est le verdict au sujet de la personne qui appelle ou invite à la démocratie. Qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Donc, on va essayer de compléter ces deux points-là, Inch'Allah. Euh, pour terminer ce cours-là. Puis euh, après, il y a la discussion au sujet de, des arguments de Abdul Majid Az zindani euh, dans deux cassettes qu'il a fait. Ah, pardon. El « El Fasl al-Rabi' al-Badil. »« Ma al-Badil, ethan ?»« Kalimatin al-Badil wali suhoulatiha » يلجأ إليها ضعفاء الناس الذين ابتلوا بالابتعاد عن هد القرآن والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبديل هو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا شك أن التقوى الله تطلب أولا عملا نافعا وثانيا عملا صالحا علما نافعا وثانيا عملا صالحا, وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع والعودة إلى الإسلام فهما وعملا قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم فهل البديل يكون بتغيير أحكام الله والانتماء إلى مجالس لا يظهر فيها اسم الله بل تحارب, تحارب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Donc le chef il répond ici, il dit au sujet de, de, de la démocratie, quand on a fini maintenant de réfuter leur argument, on peut ils posent toujours la même question, ces gens là ils ont l'habitude de poser cette question. Malbadil Ilan, c'est à dire quelle est la le Badil, c'est à dire l'alternative. C'est quoi l'alternative? Vous avez, chez les, chez les, chez certains individus, parmi les Halbiyyin, ce mot-là, pour eux, il est très très facile. Et donc, c'est pour ça que le Cheikh, il mentionne justement cet exemple-là. Il dit que le Cheikh Al-Albani, il a dit, la parole alternative, c'est une parole très facile à dire, et qu'il y a beaucoup de gens parmi les faibles, hein, des, parmi les faibles, <rire> parmi les musulmans, qui sont éprouvés, Hein, qui ont qui ont eu le malheur, qui sont éprouvés par ce malheur, du fait qu'ils se sont éloignés de la guidance du Coran et de la Sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam, et euh, Al-Badil, euh, l'alternative pour ces gens-là, par rapport à la démocratie, et par rapport à toutes sortes d'autres choses, c'est de craindre Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah dit dans le verset 2, dans surat talaq Et quiconque crée Allah, Allah lui donnera une issue facile. Et donc, d'avoir la crainte d'Allah, ça demande de nous deux choses. Première chose, d'avoir la science bénéfique. On doit connaître, avoir la connaissance qui est bénéfique, la connaissance de l'Islam et de la religion d'Allah et des règles de, de, de la religion. Et deuxièmement, ça, ça demande de nous des bonnes œuvres, c'est-à-dire la science qui est bénéfique et l'application de cette science et l'action selon cette science. Et <coughs> qu'on retourne à l'islam dans sa compréhension et dans son application également. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 8, dans sonat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « In tansurullah yansurukum ». C'est-à-dire, si vous aidez Allah subhanahu wa ta'ala dans sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner Son secours, il va vous aider. Donc, est-ce que l'alternative de l'islam ou l'alternative, la, est-ce que l'alternative à la démocratie euh, va venir dans le fait qu'on va changer les règles d'Allah subhanahu wa taala et qu'on va rentrer dans des assemblées où on ne mentionne même pas le nom d'Allah, et on, où on fait la guerre au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est tiré de la cassette du Cheikh Al-Albani, qui s'intitule euh, « Le danger de la participation dans les euh, dans les élections ». Donc ça, c'est pour expliquer à ce sujet-là. إيّا الزيّ، يلتفت ensuite الشيخ علي حسن ابن عبد الحميد al-حلابي. تعليقا على كلمة البديل. يلدنّه تعليقا على كلمة البديل. يلدنّه تعليقا على كلمة البديل. يلدنّه تعليقا على كلمة البديل. البديل. بزعم انها البديل فتراهم يقولون بنك اسلامي اناشيد اسلاميه ومسارح اسلاميه وهكذا الى متى سنظل قابعين في كهوف التبعيه والتقليد ننظر حولنا ونقلد غيرنا فاذا راينا شيئا مخالفا للدين سارعنا لايجاد البديل له في الدين مستخدمين في ذلك Donc, euh, en fait, c'est ça, c'est que la, la façon dont ces gens-là gens procèdent parmi les hezbyïens, c'est que lorsqu'ils trouvent chez les kuffars quelque chose qui, les a plu, qui leur a plu et qui les a éblouis, ils essaient de courir pour essayer de trouver quelque chose pour le remplacer qui va être soi-disant islamique. Et donc comme, il, comme le chef Ali Hassan ici, il dit, euh, comme commentaire à cette parole à de la soi-disant l'alternative, il dit, euh, on ne dit pas au sujet de l'alternative, comme les penseurs contemporains ont inventé beaucoup de choses dans la religion en, en prétendant que ce sont des alternatives, comme tu les vois dire les banques islamiques, les anarchistes islamiques. Les spectacles islamiques, hein, le euh, donc ils ont toutes sortes de trucs comme ça. Maintenant ils ont les maillots de bain islamiques, ils ont les euh, quoi d'autre encore, ils ont la démocratie islamique. Donc ils essaient de faire tout ce qu'ils trouvent chez les koufars, les choses qu'ils aiment chez les koufars, Ils vont essayer de faire ça une version islamique de ces choses-là. Hein, ils vont avoir. Euh, maintenant si ça continue de la bière islamique, hein. Peut-être même il va y avoir d'autres choses encore, des discothèques islamiques comme ils ont essayé de faire ça au Soudan, hein, des discothèques islamiques. Donc c'est pour dire, euh, il y a un e comment quand les gens, par exemple, ils se détournent de la voie d'Allah s.a.w. et du prophète Ils essaient de suivre les koufars dans toutes choses, et c'est ça ce que euh, le chef Ali Hassan nous dit ici. Euh, Jusqu'à quand on va continuer à rester pris dans les cavernes de... Euh, de l'aveuglement et de suivre les gens dans, euh, de façon aveugle. Hein. Chaque fois qu'on voit euh, des gens qui font des choses contradictoires à l'islam, on se précipite pour essayer de, euh, de faire ou de, de faire apparaître quelque chose euh, pour être son alternative islamique hein, en utilisant différents, différentes formes de ruses hein, et de, en suivant toutes sortes de d'excuses et de prétextes, et en suivant les, les fautes et les erreurs de certains savants pour essayer de rendre halal des choses qui sont haram à la base. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve chez ces gens-là, malheureusement. مياقذ لأصول ضوابط الشخصية الإسلامية في استقلالها ووضوحها, ووضوحها فديننا والحمد لله يدفعنا إلى العمل والدعوة في ضوء الكتاب والسنة وليست مخالفات واقعنا هي الحادثة لنا على ذلك فتأمل Fa, fa, liodam, al-badil, ila al-manahi al-lafdiya. Donc, il dit ici que c'est clair, hein, y'a pas de, c'est pas quelque chose qui est caché pour la personne qui a atteint le succès et, euh, il comprendra donc que, euh, y'a le fait d'appeler à ces genres d'alternatives, c'est en opposition avec les fondements et les principes qui, qui, euh, établissent la personnalité d'un musulman dans son indépendance et dans sa clarté, parce que notre religion, par la grâce d'Allah, elle nous pousse vers l'action et vers le fait d'appeler euh, les gens à la lumière du Qur'an et de la Sunnah, et donc euh, nos contradictions dans, nos, dans, nos, dans notre vie actuelle, dans notre réalité actuelle, donc qu'est-ce qu'on voit des choses qui sont inventées Euh, donc c'est-à-dire, c'est pas ça qui détermine nos réalités et notre euh, notre situation, notre personnalité. On doit pas suivre les autres dans ce qu'ils veulent faire à chaque fois qu'ils font quelque chose parmi les coufards. On veut nous faire sa version euh, et rajouter islamique en avant pour essayer de le rendre halal. Donc, il dit qu'on devrait rajouter le terme alternative aux interdictions. Dans les, dans les expressions et les termes, on ne devrait pas l'utiliser du tout. Donc le ici par la suite, il met une des, des longues citations de certains parmi les Choyur à ce sujet-là, sauf que je ne vais pas les lire, ces citations-là, puisque c'est des choses qu'on a déjà lues, des choses qu'on a déjà expliquées durant les euh, réfutations qu'on a lues jusqu'à maintenant, donc ce serait de la répétition. Donc on va passer par-dessus jusqu'à maintenant on va parler du verdict. Qu'est-ce qu'on dit de la personne qui appelle à la démocratie hein? On a dit que la démocratie, c'est quoi Maintenant, est-ce que la personne qui appelle à la démocratie ou qui croit au système démocratique parmi les musulmans, est-ce qu'on dit qu'il est qu'à faire ou non Donc ça c'est une question très délicate. Il doit bien comprendre comme il faut parce que c'est quelque chose de dangereux justement. Donc le Cheikh, on va terminer avec ça euh, le cours d'aujourd'hui. Le Cheikh, il dit, « Al-Fasslul-Khamis, chukmu man nada bi al-démocratiya. in al-chukm ala man nada bi al-démocratiya. Chukmun ila no'u min at-ta'anni wa tarayuf summa tafsil li annahu min al-khuturati bi makane. » صار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية فأقول مستعينا بالله تعالى قال شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فالحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه فليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطا غلط حتى تقام عليه الحجه وتبين له المحجه ومن ثبت ايمانه بيقين لم يزل ذلك عنه لم يزل ذلك عنه بالشك Donc, le Sheikh, ici, il explique que, euh, en fait, c'est une parole de Sheikh Aman, al Jamida al-Ilahiyya. Euh, il dit: de, de juger, euh, yani de, de, de juger au, au sujet de la personne qui appelle à la démocratie, euh, c'est un jugement et un verdict qui demande euh, une certaine, euh, une certaine euh, disons, c'est-à-dire il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut, il faut vraiment euh, pas se précipiter là-dedans, parce que c'est un sujet très très dangereux d'établir un verdict général, ou euh, un, un, un verdict qui est... Euh, Il y a une vision globale qui n'est pas détaillée au sujet d'une question pareille. Et donc le Sheikh il dit, pour, donner des, pour, demander, pour clarifier ça, il dit, je demande donc avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dis, euh, il commence par une citation de Sheikh Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc, le cher il cite Ibn Taymiyyah dans Majmo al-Fatawa, le volume 12, à la page 498 et 501, jusqu'à 501. Ibn Taymiyyah, il explique à ce sujet-là, il dit quand on fait un takfir, quand on déclare que quelque chose est kofre, et qu'on dit que c'est kofre, ça c'est un jugement qui est général. Ou bien si on fait une menace, et on trouve une menace qui est générale, dans ce cas-là, on doit le dire d'une façon générale, nous aussi. <coughs> donc par exemple, si Allah SWT, il explique dans le Coran que quelque chose est coffre, ou bien que quelque chose, si quelqu'un le fait, il mérite l'enfer, donc nous on doit affirmer cette chose-là aussi, et on doit croire en cette chose-là de façon générale également. Mais eh, il faut faire la distinction justement, lorsqu'on fait un jugement, sur un individu en particulier, et lorsqu'on dit que cet individu-là en particulier il est cancer, ou qu'on juge que, ou on témoigne qu'il est en enfer, il dit ça dans ce cas-là, pour arriver à faire un jugement sur cet individu-là en particulier, il faut tomber sur une preuve qui est particulière à son sujet. Donc dans ce cas-là, le shaykh dit que le verdict euh, doit arriver à l'établir sur cette personne. Il faut l'établir avec des conditions et éliminer toutes les objections ou les empêchements qui pourraient faire en sorte qu'on qu ne puisse pas appliquer ce verdict-là sur cette personne ou sur cet individu-là en particulier. Et donc, c'est pas, euh, ça il n'appartient à personne euh, de déclarer un musulman de Kafir, même s'il fait une erreur, hein, Euh, jusqu'à ce qu'on ait été jusqu'à ce qu'on ait été établi, jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve contre ce musulman là et qu'on ait clarifié la, les, les, les preuves à cette personne, parce qu'on ne peut pas en, euh, enlever de quelqu'un sa foi ou nier sa foi, excepté avec une preuve qui, est, euh, qui a atteint le niveau de la certitude. Parce que ne peut pas euh, faire sortir de l'islam quelqu'un en se basant sur des doutes. Si quelqu'un, on est convaincu qu'il est musulman, on ne peut pas le faire sortir de l'islam par un doute qu'on a sur sa foi. Il faut que la chose qui nous, nous pousse à le faire sortir de l'islam soit quelque chose qui soit une preuve de certitude, hein, qui soit établie sur des preuves et que ça doit être fait après qu'on ait établi euh, yani, toutes les preuves contre cette personne-là et qu'on ait éliminé tous les doutes et tous les, euh, les obstacles et les objections et les, les empêchements qui nous, nous pourraient nous empêcher de les appliquer sur cette personne. Donc ça c'est des principes et des points très très importants, et donc ça, pour résumer tout ce que le chef ici il a dit dans cette citation-là, c'est que il y a le verdict au sujet de l'acte, ou de la croyance, ou de l'idée de dire que c'est un acte de Kouf, et de dire d'une façon générale que celui qui croit en cette idée-là, idée il est casse. Ça c'est un verdict qui est général, qui n'est pas spécifique ou particulier, Donc, ça, de le dire de cette façon-là, c'est euh, correct et c'est obligatoire de, de le faire. Mais, ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit par exemple que toute personne qui croit en la démocratie est que qu'on va déclarer Khafir tout individu si on le trouve en train de le dire ou de le faire. Pour pouvoir appliquer le verdict contre cette personne-là en particulier, comme le chef l'a expliqué, il, faudrait, il faut avoir appliqué contre cet individu-là les preuves et éliminer tous les empêchements. Et on sait très bien que la question de la démocratie c'est une question qui est très vaste et très détaillée en même temps. Et donc ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui appellent à la démocratie ou qui invitent les gens à la démocratie la plupart d'entre eux ne savent même pas ce que signifie le mot démocratie lui-même et ils ne savent même pas en quoi la démocratie est en opposition avec l'islam. Et euh, non seulement ça, mais c'est que souvent ils utilisent le mot «démocratie » mais ils ne veulent pas dire la même chose que ce que les kouffars veulent dire par l'utilisation de ce terme. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas juste euh, les déclarer kouffars parce que le fait qu'ils utilisent le terme ou qu'ils invitent les gens à ce terme-là de cette façon. En tant qu'individu, on ne peut pas le faire sur le plan individuel ou personnel, puisque il faut, comme on a expliqué, établir. Ça, ça, ça nécessite quoi Ça nécessite en fait que cette personne-là, en fait, soit, euh, bien, disons qu'on ait débattu avec cette personne-là la question et qu'on ait établi contre lui toutes les preuves et éliminé tous les empêchements, comme par exemple l'ignorance, euh, la, la confusion ou toutes sortes d'autres empêchements qui pourraient faire en sorte que cette personne ignore ou ne comprenne pas par exemple la réalité de la mécréance qui existe dans cette idée-là par exemple. Donc c'est assez compliqué en fait, comme on peut le voir. Ensuite il mentionne les paroles de l'imam al-Shawqani à ce sujet-là. Et l'imam al-Shawqani, il dit « I'lame anna al-hukum ala radole al-muslim bi la min de l'islam wa dans fil kufr » لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوطح من من شمس النهار فإنه قد ثبت في لحديث الصحيح المروي من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما وهكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في صحيحين غيرهما من دعا رجلا rahimahullah, sache que le verdict, lorsque tu dis à propos d'un musulman, qu'il est sorti de la religion de l'islam, et qu'il est rentré dans la mécréance, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait euh, par un musulman qui croit en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire, quelqu'un qui croit au jour dernier et en Allah, il ne doit pas faire sortir un musulman de l'islam et le faire rentrer dans la mécréance, excepté s'il ramène une preuve qui est plus claire que le soleil du jour. Hein? Plus claire que le soleil du jour. Parce que c'est rapporté dans ce hadith authentique selon le nombre des sahaba qui ont dit, celui qui dit à son frère, ô oh, toi le kafir, alors, euh, cette parole va retomber sur un de ces deux-là. Ça, c'est rapporté dans un hadith sahih. Et dans un autre hadith, dans sahih, rapporté dans al bukhari et muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle un homme en lui disant qu'il est, euh, par le kuf, ou bien qui appelle un homme en lui disant ennemi d'Allah, alors, si c'est pas le cas, ça va revenir sur lui. C'est-à-dire, ça, ça va revenir sur celui qui l'a dit. Et dans une autre narration aussi, dans, dans euh, le Sahih, dans un hadith Sahih, ça dit, ça va revenir sur un des deux. Hein? Ou bien qu'un des deux a m'écrit. Une, une citation de Sheikh ibn Taymi, encore une fois, qui dit Omin ayyoubi ahlal bida'i takfiru li bibad. ومن مادح أهل العلم أنهم يخطئون لا يكفرون فإذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا فهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته waarvan de meeste van hen, die in de jaren van de jaren van de jaren van de jaren van de jaren van de jaren van de jaren van de de jaren de jaren van de jaren van de jaren de de de de se déclarent Quand quelqu'un fait une erreur, ils disent que ça fait une erreur, mais ils ne déclarent pas qu'il a quelqu'un. Donc si tu comprends une chose pareille, donc, tu vas savoir que le couf qui fait sortir quelqu'un de l'islam et qui fait que quelqu'un devient un mécréant, euh, c'est le fait qu'il a rejeté ou qu'il a mécru en quelque chose qui est connu de ce qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou qui vient d'Allah sallam. par opposition et par rejet et par arrogance ou négation, comme par exemple les noms d'Allah et ses attributs et ses actions et ses règles, euh, et à la base bien entendu son tawhid, hein, de l'unifier lui seul et, et qu'il n'a pas de, de partenaire, et donc ça, celui qui fait ça, il a opposé la foi de tous les points de vue. Ça c'est tiré de, du livre de een citatie van een Qui die de woorden van Ibn Taymiyyah in zijn boek manhaj manhaj ahl al-haq wal-ibtida' tegen de ahl al-jahli wal-ibtida' voert. de woorden van Saeed Ibn Abdul Azim die: "Wij zijn nu we partij van de democratie. is een manhij van En katholiek katholiek. Dat is niet dat we iedereen die ذلك أن المتكلمين المنادين بها يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما بينهم فمنهم الذي يرددها بلسانه وهو يصلي ويصوم وينادي بتطبيق حكم الله في كل مجالات الحياة ومنهم من ينطق ويرددها كلب ويظن أنه يحسن الصنعه لكونه أحسن التلفظ والنطق, والنطق بها ومنهم من يرى انه يسدي جميلا ويقدم خدمه للاسلام عندما ينادي بالديمقراطيه ويسميها ديمقراطيه اسلاميه ومن هؤلاء من يظن ان الديمقراطيه هي الشوره الاسلاميه وكل هؤلاء تخام بحقيقه هذه الكلمه وما تنطوي عليه ومن منادين بها من هو من عتاة المجرمين الملشدين فكيف يأخذون حكما واحدا وأحوالهم على هذا النحو من الاختلاف قلت والكلام عن حكم من نادى بالديمقراطية كالحكم على من نادى بالديمقراطية والكلام عن حكم من نادى بالانتخابات كالحكم A la men nader de démocratie, en de waasa'il la ha ma Wallahu a'lamu. Donc, les paroles de l'imam, ou euh, les paroles du chef Saïd Abdel Azim, hein, euh, il dit ici que lorsqu'on dit que la démocratie c'est un système qui est un mannage de, de païens, ou qui est un, un mannage d'idolâtrie et de kofre, on ne veut, veut pas dire par là que toute personne qui appelle à la démocratie est nécessairement un mochelec ou un faire, bien entendu parce que certains parmi eux ont différents différents degrés entre eux hein certains parmi eux ils appellent à la démocratie ils le répètent avec leur avec leur langue ils prient ils jeûnent euh, ils, ils ils ils demandent l'application de la charia dans tous les aspects de la vie parmi d'autres parmi d'autres parmi eux ils le répètent juste comme des perroquets ils savent même pas qu'est-ce que ça signifie Et ils le disent juste parce qu'ils savent bien le prononcer. D'autres, ils, ils le disent et ils pensent qu'en faisant ça, ils font quelque chose de bien en appelant à ça. Et ils pensent qu'ils vont servir à la cause de l'islam en appelant à la démocratie. Il y, en a, il y en a même qui l'appellent démocratie islamique. Et parmi eux, il y en a qui s'imaginent que la démocratie, c'est la Shura. Et parmi eux, il y en a d'autres égarés aussi, parmi les ignorants qui sont clairement opposés à l'islam des, des athées qui ne croient en rien et qui appellent à la démocratie. Donc si on trouve que les gens qui utilisent ce mot-là, ils ont toutes ces divergences-là entre eux, et bien ça, ça indique quoi Ça indique qu'on ne peut pas faire un verdict unique. Euh, au sujet de tous les gens qui appellent à la démocratie. Donc Il faut distinguer entre les individus et entre les catégories et savoir que parmi ces groupes-là, il y en a qui sont excusés par leur ignorance et il y en a d'autres qui sont euh, bien entendu vraiment des coupards comme par exemple ceux qui sont les athées ou qui rejettent l'islam et ainsi de suite. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, dans le même verdict. Donc le chien ici, il dit que la parole au sujet du verdict de... Celui qui appelle aux élections, c'est le même verdict que celui qui appelle à la démocratie elle-même, puisque les, les, les élections, c'est un moyen, hein, parmi les moyens de la démocratie, et dans la charia, il y a une règle qui dit que les, les moyens, ils ont le, le verdict de, leur, de leurs, objectifs, leurs objectifs. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, là. On terminé ce chapitre, on a terminé tout ce qui a rapport avec ça. Et euh, donc, c'est ça ceux qui demandent qu'est-ce que c'est l'alternative pour la démocratie. Bien, on leur répond que c'est de craindre Allah et c'est d'appliquer l'islam et la Charia. Donc, euh, inshallah on va s'arrêter ici. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanallah, wa bihamdik, shadwallah, ilaha illa anta. Ik heb een